Je suggère d'écouter Sylvain Kerbourg et Sophie Dahl-Nazébi qui nous font un exposé sur quand exprimer sa souffrance, aggrave les tensions. 20 minutes s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup. Euh, donc, euh, effectivement, le propos que nous allons tenir se base sur une recherche sur l'emploi et l'expérience professionnelle de sourds en milieu ordinaire, qui est une recherche qui s'est déroulée en 2011-2012 et qui arrive à son terme et qui a bénéficié d'un financement de l'adresse et de la CNSA. Elle procède à la fois d'une articulation en termes de méthode, euh, euh, il y a dans cette recherche des exploitations quantitatives d'enquête de l'INSEE et euh, de méthodes qualitatives euh, destinées à donner euh, un regard sur les différents points de vue existants sur le sujet. Volet qualitatif, qui est euh, composé d'entretiens individuels euh, d'acteurs de l'emploi et de euh, et d'acteurs des organisations de travail, mais également de groupes de travail auprès à, euh, réalisés avec des participants, des salariés sourds, euh, qui, qui ont vocation à construire une, une analyse collective de la problématique. Euh, on va vous présenter en trois moments euh, notre notre propos. Euh, en fait, la particularité des, des situations que nous avons observées est que, Euh, au coeur de la souffrance exprimée par les sourds euh, la communication représente à la fois le problème et est en même temps une des clés voire la clé principale euh, qui pourrait diminuer les effets euh, de ce manque de communication et de la souffrance qu'elle peut générer elle concerne d'une part le, leur travail et leur vie professionnelle mais elle concerne aussi les actions qu'ils vont mener pour transformer les conditions de travail euh, et euh, qui sont destinés à l'amélioration euh, de leur propre travail. De ces deux premières dimensions apparaît une troisième euh, question qui a à voir avec le positionnement euh, de ces salariés sourds dans leur organisation de travail et positionnement qui va générer d'autres formes de violence. Dans leur travail au quotidien, les salariés sourds réalisent en plus de leur travail, de leur activité, un travail supplémentaire qui est destiné d'une part à réaliser ce travail euh, euh, et euh, et qui est dû euh, aux configurations de l'organisation de travail dans lequel ils se situent. Euh, il leur faut euh, en tout moment et à tout instant deviner ce qui se dit, ce qui se passe autour d'eux Euh, il leur faut reconstruire des informations dont ils ne perçoivent que certaines bribes. Euh, il leur faut légitimer leur demande d'intervention euh, d'interprète en langue des signes française, qui est jugée souvent comme étant inutile. Ces, euh, cette activité, en plus de leur travail, euh, génère, euh, génère un certain nombre d'effets euh, nocifs Euh, en termes qui se voit en termes de fatigue d'usure, de stress euh, et finalement dans ce quotidien il leur faut tenir bon, il faut faire face parce que euh, en phase 2 les euh, dimensions les pardon, les demandes qu'ils euh, qu expriment ne sont pas reconnues, euh, ne sont pas comprises et les besoins qu'ils manifestent euh, n'apparaissent pas comme euh, utile comme étant pertinents Alors, le tableau quand on quand on regarde l'ensemble des situations vécues par ses salariés le tableau que l'on peut dresser apparaît sombre euh, en fait en réalité cette souffrance exprimée euh, transite par la banalité des moments vécus et de l'activité quotidienne et euh, de, de, de, de de la sorte elle prend les formes d'une d'une violence ordinaire d'une violence symbolique euh, cette violence ordinaire euh, à la caractéristique, bien souvent comme d'autres, d'être perçus exclusivement par certains, en l'occurrence ici les salariés sourds, puisque justement ces banalités sont méconnues par les autres, ce qu'impose la communication avec les autres n'est pas comprise, ces banalités sont ignorées euh, la plupart du temps par les autres. Et lorsqu'ils se mettent à réagir, à contester, parfois de manière virulente, ces propres réactions-là ne sont pas non plus comprises. Elles sont surprenantes pour l'entourage professionnel euh, et elles, sont, elles se retournent contre eux sous forme d'une faille, d'une faiblesse, voire d'une faute dans un contexte normé comme peut l'être l'entreprise. À travers cette banalité du quotidien, En fait si la communication est au cœur du problème c'est parce que les situations et les moments dont nous parlons renvoient de manière centrale aux liens qu'ils tissent ou qu'ils tentent de tisser avec les autres et donc on voit aussi ressurgir des dimensions culturelles qui sont liées à l'activité professionnelle mais ces liens renvoient aussi je parlais tout à l'heure de contexte renvoient aussi à des rapports sociaux de domination Euh, où véhicule, sont véhiculées un certain nombre de représentations notamment celles liées à la question du handicap ce que ça induit comme euh, présupposé en termes de limites ou de capacité de ces salariés sourds euh, ces rapports sociaux laissent alors qu'on est aussi dans un cadre législatif imposé euh, aux entreprises ces, re, ces rapports sociaux laissent libre cours euh, à des jugements de valeur sur ce qu'il est bon de faire sur ce qu'il est bien de faire sur leur utilité au travail, sur leur possibilité d'évolution professionnelle. Ça renvoie également à un positionnement des sourds dans la structure hiérarchique de l'entreprise. Et en fonction de, de ce positionnement, on a plus ou moins de latitude à demander et à obtenir ce que l'on demande. Ce qui se pose aussi à travers les différentes dimensions liées au travail, à la souffrance au travail exprimée par les salariés sourds, c'est et notamment à travers la, la question de la communication qui est centrale c'est la question du sens qui devient presque pour eux quelque chose de, de tous les instants qui devient une sorte de quête euh, et qui prend différentes facettes on a le sens du travail le sens du travail pour soi euh, ce que je fais est utile ce que je fais m'apporte des choses mais aussi le sens du travail par rapport à autrui ce que j'ai ce que je fais en tant que salarié d'une entreprise a un intérêt pour le collectif de travail, les collectifs de travail qui m'entourent. Le sens, le sens de sa valeur, la valeur pour soi, je suis pas un handicapé, je suis un salarié d'une entreprise, j'apporte des euh, des ressources à cette entreprise, je fais partie, je suis membre d'une entreprise, je suis membre de collectif de travail. Et puis la valeur de soi se joue aussi dans le regard des autres, dans la manière dont les autres euh, nous reconnaissent, Comme faisant partie euh, du même euh, collectif cette quête de sens et la centralité de la communication sont présentes aussi à travers d'autres comme d'autres dimensions pardon que sophie va nous présenter alors dans le contexte qu'il vient de vous décrire comment transformer euh, les conditions de travail donc on a observé différentes stratégies euh, déployées par les salariés sourds et on, va, on vous en présente deux euh, Qui, il y a plusieurs stratégies comme faire avec, euh, continuer malgré tout, compenser. Et il y en a deux qui concernent plus spécifiquement justement des efforts visant à transformer les conditions de travail euh, et qui permettent de montrer comment ces efforts euh, peuvent en fait aggraver le problème. Donc ces deux stratégies observées sont d'abord d'une part investir les savoir-être, Pour favoriser les relations, donc investir les savoir ça veut dire être souriant, continuer à faire le travail en plus que Sylvain vous a décrit. Ça veut dire euh, euh, enquêter sur ce qui se dit, ce qui va être fait, euh, essayer de construire des réseaux parallèles pour récolter les informations euh, euh, dont on a été exclu en ne participant pas aux réunions, aux AG, aux réunions syndicales, aux réunions de travail, etc. Alors le problème, c'est que c'est une situation qui peut devenir euh, pérenne euh, parce qu'elle est invisible. Euh, et puis surtout, c'est un éternel recommencement, c'est un travail perpétuel de sensibilisation des autres, où les salariés vont essayer d'initier leurs collègues à ce que ça veut dire, communiquer dans un registre visuel, que c'est pas mal enlever la main dans la bouche, que voilà, on peut peut-être dire bonjour en langue des signes, des choses comme ça. Donc perpétuellement recommencer. La deuxième stratégie consiste à investir un peu plus explicitement les procédures existantes d'amélioration des conditions de travail. Donc ça veut dire euh, essayer d'aller voir euh, les instances dirigeantes pour qu'elles mettent en... en place des solutions pour avoir des meilleures conditions de travail. Donc là, c'est un véritable parcours du combattant parce qu'il faut déjà identifier les personnes clés. Donc toujours sont des salariés qui sont dans des, dans des qui sont dans un contexte où ils n'ont pas toutes les informations. Donc déjà savoir qui est la personne clé dans leur dans leur organisation, c'est pas forcément évident. Il y a des entreprises où ça va être le RH, il y a des entreprises où ça va être les MIH, donc les missions insertion handicap ou les référents handicap. Il y a des entreprises où ça va être un ergonome ou une assistante sociale qui va être la personne clé. Et puis beaucoup de salariés sourds n'ont pas forcément repérés et l'ont découvert dans les groupes de travail dont parlait Sylvain, que le médecin du travail est peut-être une personne clé justement pour identifier qu'il y a un diagnostic à faire ergonomique d'organisation du travail collectif pour améliorer la vie au travail. Donc identifier les personnes clés, sauf que une fois qu a, que la personne est identifiée, se reposent les problèmes de communication. Comment je vais discuter avec le syndicat Comment je vais discuter avec le MIH Comment je vais discuter avec le RH d'une manière vraiment fluide et confortable pour moi Il euh, y a aussi la question de donc, euh, comment financer l'interprète. Les syndicats financent pas les interprètes, par exemple. Ensuite, c'est se poser comme interlocuteur. Il y a, par exemple, des syndicats qui vont, euh, parce qu'ils se sentent finalement démunis face à ces problématiques-là, euh, qui vont renvoyer vers les MIH, donc qui, se, qui refusent d'être l'interlocuteur des salariés. Donc, il faut arriver à se poser comme interlocuteur. Et ensuite, faut encore partager des, des référentiels. C'est-à-dire avoir une vision commune, finalement, de ce qui pose problème. Déjà, avoir une vision commune il y a un problème, que ça relève bien d'un travail collectif. Et euh, donc, pouvoir commencer à réfléchir à des solutions. Donc, pour vous donner des exemples de comment on peut se jouer ces questions de, de référentiels, euh, il y a des médecins du travail qui ont compliqué les relations de, de quotidiennes des sous-eau. En, par exemple réévaluant le droit de conduire alors que les sousts ont le droit de conduire depuis 1968 58 euh, qui vont considérer que ben non euh, ils n'ont pas le droit de conduire ou alors, Par exemple, une assistante de péricultrice, euh, euh, le médecin du travail, va va, va va rajouter une clause qui est qu'elle n'a pas le droit d'être seule avec des enfants. Alors que dans le domaine des crèches, aucun adulte n'a le droit d'être avec des enfants. C'est déjà écrit. dans le... Et donc, ça va avoir comme effet qu'elle va se retrouver sous tutelle de personnes moins qualifiées qu'elle, qui vont veiller à ce qu'elle soit pas seule avec les enfants. Et qui va arriver à une situation absolument ubuesque, <coughs> qu'on est dans des crèches, hein. où c'est les enfants de 2 ans qui vont rappeler à la salariée qu'elle n'a pas le droit d'être sur la rue. Donc évidemment, ça va aboutir à des situations des situations de conflit où à un moment donné, elle va abandonner, j'ai pas de voix. Et le stress que j'ai à que je fasse avant les 10 minutes. Merci. Euh, et donc, pour vous expliquer l'enchaînement, voilà. Et donc, cette personne va commettre une faute professionnelle. À un moment donné, elle va quitter la table avec des enfants où elle était seule. Donc, comme quoi, la règle n'a pas vraiment été appliquée. Et elle va avoir une sanction pour ça. Et quand elle va aller voir un syndicat avec les conditions de communication qu'on vous évoquées... ils vont pas revenir, parce qu'ils partagent pas ce référentiel, ils vont pas revenir sur la cause, et donc elle va avoir une sanction. Et ce que vont faire les syndicats, c'est juste euh, ch chercher à la sortir de ce milieu pour qu'elle reparte sur des bonnes bases. Donc voilà ce que ça veut dire le partage des référentiels. Ensuite, il faut identifier des tiers, parce que souvent, ces interlocuteurs ne savent pas euh, quoi faire. Le salarié non plus n'a pas forcément la solution, parce que ça implique souvent euh, des petits ajustements dans l'organisation collective du travail. Donc faire intervenir des tiers, Ça peut être des interprètes, ça peut être des ergonomes, ça peut être des consultants, dont on a entendu parler ce matin, pour ensuite, enfin, construire des alternatives et se pose ensuite la question de passer de la parole à la mise en œuvre. Donc là, on peut aussi avoir des médecins du travail qui ont été des personnes qui ont vraiment joué leur, leur rôle de personnes clés, euh, mais les, les recommandations ne sont pas appliquées parce que la direction va interpréter cette baisse de travail ou ces consignes à l'homme d'un conflit, donc voilà, ils vont ils vont considérer qu'il n'y a aucun problème de santé et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les recommandations des médecins qui finalement se serait fait un peu avoir par les salariés. Donc voilà un peu les dynamiques dans lesquelles ils se trouvent. Donc cette deuxième stratégie qui consiste à prendre à bras le corps le problème pour trouver des solutions montre qu'ils développent une véritable expertise administrative euh, mais que ces démarches en fait relancent le travail en plus et les violences ordinaires dont ils voulaient se défaire. Euh, Donc justement, ce qu'on voulait pointer, c'est comment les, les, les violences comme ça s'enchaînent et changent de sens, puisqu'on est sur des questions de sens au travail. Euh, la première attitude finalement, où effectivement, si on est souriant, plutôt sympathique, conciliant, il y a des chances que ça se passe bien et que les gens viennent vers vous. Sauf que comme je l'ai signalé, ça peut durer très longtemps, 16 ans, euh, sans évolution, sans avoir de réponse à leur... à leur demande. Donc dans ces cas-là, la discrimination devient vraiment flagrante, explicite euh, et les, les salariés qui sont dans cette situation vont parler d'une invisibilité, qui se sentent devenus invisibles, qui sont en fantômes à leur travail. Alors les, les stratégies qui, qui en découlent, ça va être soit un retrait du travail, donc ils font plus que les tâches qu'on leur demande et puis surtout ne veulent pas prendre de responsabilités ni plus jamais évoluer. Euh, D'autres vont être dans une situation de renoncement à l'emploi, donc ne vont pas reprendre le travail après un congé, un arrêt de quelques raisons. Euh, qu'il soit, ne me stresse pas, c'est quoi. C'est <rire> l'expression en fait, d'un salarié sourd qui disait « mais en fait, tu es un volcan, toi, tu, un jour tu vas exploser » parce qu'il disait qu'il qu brouillait, qu'il était invisible et a un moment donné, ça va exploser. Sauf que quand ça explose, euh, c'est perçu comme un manque de savoir-être, un manque de contrôle, comme une faiblesse. Et euh, en général, l'entourage ne comprend pas euh, ce qui se passe. Quant à l'autre stratégie, bon en fait le fait que les personnes décisionnaires soient désormais euh, informées, mobilisées et équipées par des par des tout un tas de contacts euh, va renforcer finalement si, si ça ne débouche pas sur des solutions, va renforcer le, le, le sentiment euh, de mépris qui va devenir plus explicite euh, mais aussi d'échec personnel parce que les salariés considèrent qu'ils n'ont pas réussi à convaincre Donc ils peuvent continuer à osciller entre c'est pas juste, ils me méprisent, et en même temps je n'ai pas réussi. Et donc avec toutes les, les conséquences psychologiques que ça peut avoir... Euh, il faut aussi pointer que, ce, que, que quand les salariés comme ça recherchent la personne, euh, les moyens, etc., ils peuvent s'énerver, ils peuvent outrepasser la hiérarchie et donc transgresser des codes, euh, ce qui va leur être reproché. Mais de toute façon, il y a dans cette démarche une transgression de la hiérarchie parce qu'en faisant ces démarches, il y a un renversement visible des compétences. Les MIH devraient savoir ce qu'on leur apprend. Les RH, les RH devraient s'occuper déjà de ces problèmes. Donc, en rendant en, rien qu'en engageant de manière visible ces démarches, il y a un renversement visible des compétences qui pose problème, avec des sanctions euh, perçues comme injustes à la clé. Alors, je voulais souligner aussi que maintenant que les choses deviennent euh, explicites, plus visibles, euh, ce qu'on parlait avec Sylvain de la souffrance, on parle beaucoup de violence finalement, non plus que de souffrance, parce que plus les choses deviennent explicites, plus c'est clair que c'est de la discrimination, finalement, plus ça facilite une prise de recul. Donc on est moins dans la souffrance, sauf quand justement il s'estime euh, à l'origine... Euh, du problème, qu'ils ont échoué dans la résolution euh, du problème. Euh, il s'avère que donc quand les choses deviennent explicites comme ça, en vérité, la situation des, des sourds au travail ressemble étonnamment à, à ce qui est décrit pour les personnes mises au placard, euh, limiter l'expression, ignorer la présence d'un salarié, refuser le contact, l'isoler, réduire ses relations, discréditer son travail, l'empêcher d'évoluer, euh, refuser les primes, et puis surtout ce déni collectif concernant la réalité de la violence. Donc ils se retrouvent euh, mis au placard sans faute ni volonté, l'entourage de les faire démissionner ou des choses comme ça. Alors ce, cette euh, montée en escalade de la violence, elle euh, à travers cette montée en escalade de la violence, il y a un changement de sens puisque on était dans une configuration de mépris par ignorance, ils font ça mais ils ne savent pas euh, à quelque chose de plus explicite mais aussi de plus structurel. Euh, donc la violence était crue parce qu'ils ont le sentiment que bah S'ils le font maintenant, c'est qu'ils le font exprès, parce que maintenant, ils savent, ils ont tous les éléments pour comprendre, ils savent que c'est violent, ils savent que je souffre, ils ont les solutions, ils le font pas, donc c'est qu'ils le font exprès. Euh, le refus d'aménagement raisonnable est effectivement une discrimination euh, fondée sur le handicap, selon les termes de l'ONU, mais il y a un flou sur cette définition euh, de ce concept d'aménagement raisonnable, en quoi il est raisonnable, ça va dépendre des contextes, d'une négociation, et puis surtout, il se fait dans un contexte Euh, c'est un peu un piège, en fait. C'est-à-dire que les, les, les sourds vont se retrouver, en fait, sans accès, toujours, pour des raisons de communication, au recours, qu'il soit juridique ou qu'il soit psychologique, pour se faire aider à comprendre ce qui se passe, ou est-ce qu'ils ont entrepassé, quels sont les recours, etc. Ou quand c'est une discrimination avérée, explicite aux yeux de tout le monde, quoi faire Euh, on souhaite pointer aussi que euh, pourquoi je, on parle de violence structurelle c'est aussi que en fait toutes ces personnes ressources dont on parle elles sont elles aussi démunies on a fait de entretiens avec des RH et des MIH euh, ils ont l'impression de faire euh, tout ce qu'ils peuvent euh, tout d'abord il y a vraiment une méconnaissance des alternatives les RH et MIH médecins du travail ne, ne, ne sont pas assez informés sur les solutions et les ajustements qui existent et sur les, et sur les droits Euh, par ailleurs les moyens sont fluctuants non, pour prendre oui il faut que je conclus d'accord euh, pour faire un parallèle avec l'université normalement l'université est censée être accessible et euh, les frais et les moyens doivent être trouvés par l'université donc aujourd'hui c'est si un étudiant sous porte plainte ici pour cette conférence il gagne sauf que le problème c'est que bah, les universitaires ils peuvent bien vouloir être se rendre accessible mais je pense que les enseignants ne savent même pas vers qui ils pourrait se tourner pour avoir un budget, pour une interprétation, etc. Donc, CRH se retrouve dans les mêmes situations, avec eux-mêmes n'ayant pas un budget prévu, ou bien des démarches vraiment lourdes pour les obtenir, des moyens fluctuants. Par ailleurs, il n'y a pas de contrôle juridique sur les conditions de travail. Il y a une pression pour qu'on embauche, mais pas pour qu'il y ait des conditions de travail acceptables pour des salariés handicapés. Euh, et par ailleurs je vais donc <rire> je veux aller jusqu'au bout euh, je vais aller jusqu'au bout pour rendre pour, pour recréer un peu si vous voulez une, une situation d'équilibre c'est pas euh, ces pauvres sourds qui sont martyrisés non plus dans les entreprises vous les, les personnes ressources aussi sont euh, euh, démunies. voilà c'est Ils peuvent être démunis, donc il y a des ajustements et des apprentissages croisés, il y a, il y a des histoires heureuses d'ajustement euh, sauf que le problème ne sont pas valorisés, on n'attend pas ça d'eux. Ça ça relève de, de la bonne volonté et de l'assistanat, donc il n'y a aucune valorisation, il n'y a aucune pérennisation, il n'y a aucun partage dans le temps et dans l'entreprise de ces pratiques. Et finalement, un RH, quand il est face à une prise d'inconnu, une prise de risque avec l'inconnu, les RH ont peur des sourds qui pratiquent la langue des entre eux. Il y, a, il y a une perte de maîtrise, ça fait peur, et entre ça, et le contrôle d'une personne qui souffre, certes, mais au moins que je maîtrise, euh, ben, le pas évite franchi. Voilà, je te laisse. Euh... Juste un tout petit mot de conclusion. En fait, ce qui, ce qui ressort de manière saillante, c'est que tout le dispositif, mais aussi le travail de ses salariés, euh, se focalise sur une situation individuelle de la personne, que ce soit pour son travail, que ce soit pour les aménagements euh, dont il aurait besoin. et Alors que le, le problème en soi, il est à relier aux dimensions collectives. Euh, Qu'est-ce que c'est de travailler ensemble Qu'est-ce que c'est travailler dans un collectif Bien, merci à tous les deux pour cet exercice. Merci. Est-ce que, si pour la titre à qu'on se on peut la toucher, est-ce qu'il y a une question de deux immédiate qui permet de mieux avancer dans l'après-midi Sinon, on enchaîne on... peut-être peut l'électeur ou peut-être un commentaire tout de suite oui. Oui. Ça, on, a, on a deux heures pour euh, trois communications. Un quatre, un cinq. Cinq, Oui, c'est ça. Donc, 20 minutes, 5 fois 20... Vous voulez, si vous voulez travailler, dites-nous. Ah non, non mais je sais pas. Est-ce est qu'il y a des questions dans la salle, d'abord le... Oui. C'est juste une question de précision. Euh, J'ai moins bien compris, euh, concrètement, quelle était la violence ressentie enfin, Comment ça se manifeste, le ressenti de cette violence euh, d'un marre-sous-titrage D'accord. faites attention aux réponses et on garde euh, okay. la de discuter plus largement un peu. Mais... Vous pouvez préciser la question Je <rire> vais vous donner à votre parce que Vous avez donné beaucoup d'exemples, ses ressentis, mais au début vous avez présenté cette violence, mais en, en terme d'actes concrètement, Alors, les actes... à quoi ça correspond en fait, Si je pourrais avoir une représentation concrète de mmh. la situation de travail, ça se présente Alors les actes très concrets, ça va être qu'on vous exclut régulièrement de la réunion et que ça pose aucun problème et que vous devez quand même travailler et être au courant de tout ce qui se dit euh, ça va être euh, euh, vous demander de répéter parce que vous êtes en train de décoder ce que l'autre dit, euh, puis c'est fatigant Euh, ça va être euh... par exemple ça va être de, de, de vous exclure d'une réunion euh, par manque d'interprète, tout en vous obligeant à y assister parce qu'on va supposer que euh, par la réalisation par la lecture label vous allez pouvoir restituer du sens à une discussion qui se fait collective et auquel personne ne prête attention aux prises de parole etc donc c'est aussi décidé un tas de phénomènes larvés, latent euh, euh, d'inattention à l'autre euh, Mais ce qui est difficile de pour Android ça, c'est que c'est pas perçu par l'entourage. Ça va être aussi des tu peux pas. Tu peux pas. Ça va être euh, des métiers qui sont occupés qu'à moitié parce que tu peux pas. Euh ça va être pas d'évolution. C'est oui oui, d'accord euh, et puis ça se fait jamais. C'est des formations refusées parce que c'est des formations obligatoires qui vont être euh, dont on va les exempter parce qu'il n'y a pas les moyens pour payer les interprètes. Monsieur. Trop cher, poste télécom, ça va être stress. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a autant de questions d'EP ou CHSCT par rapport à type de discrimination que dans les populations où vous êtes mal, vous n'avez pas handicap Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'éventuellement, avec les programmes de COAS européens, vous avez constaté une évolution La première question, s'il vous plaît, on va essayer de pas vous faire répéter à chaque fois. Mais on va pas entrer trop, trop dans les détails. Hein, non, aussi, mais... Je serai détendu relativement euh, est-ce qu'il y a autant de questions d'effet des de du personnel ou du CHSCT que par un, email info population Et en fait, ça n'arrive pas. C'est pour ça que je vous ai fait répéter la question, parce que il y a un... C'est une vraie réponse. Ça ne pas jusqu'à Voilà. Et il y a des sourds qui sont retrouvés au CHSCT, puis qui sont retrouvés avec ces problèmes d'interprétation. Ce qui, en soi, est une violence. Oui, absolument. Institutionnelle <rire> ou syndrique. Et ensuite, euh, bon, en fait, la référence en général, c'est pas école, c'est plutôt de la loi 2005 qui, qui rappelle euh, les droits. Et euh, non, ça n'a pas changé même. C'est ce qu'on vous montre, c'est que ça accentue euh, la violence.